tout le monde bienvenue dans la voie des guerriers Frédéric, l'homme Nouvelle-Garcia, est aux côtés de moi, comme d'habitude, et on reçoit aujourd'hui un combattant en pied et poing, un Français du nom de Brice Guidon. On a reçu il y a quelques jours, quelques semaines, je dirais même, Jérôme Le Banner. puis bien honnêtement, Brice, je dois dire que nous, notre spécialité, c'est vraiment pas le pied et poing, mais Jérôme Le Banner, personnellement, a toujours été l'un de mes combattants préférés. Euh, je l'ai vu surtout dans les, gros, les grandes occasions, comme les, les événements de K1. Et Brice Guidon, pour moi, ben, honnêtement, je vous connais beaucoup, beaucoup moins, mais on avait envie de voir qui seront les, les jeunes à succéder éventuellement à Jérôme Lebanneur. Je pense que vous êtes vous faites partie un peu de, de ceux-là. Vous n'avez que 24 ans, si je me trompe pas. D'abord, oui. bonjour, Brice. Oui, bonjour, Frédéric. Donc, oui Moi, j'ai 24 ans. J'ai une petite particularité parce que je suis français, mais je m'entraîne et je vis presque toute l'année pour les combats aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et euh, j'ai rencontré Jérôme en 2006, qui m'avait demandé de faire son sparring partner euh, pour le pour le 1 justement. Et donc, euh, donc ça s'est super bien passé, on s'est très bien entraînus. Et puis, depuis est aiguille, on est devenu amis. Et euh, moi, j'adore aussi entraîner, donc euh, j'ai participé à ces entraînements. À l'époque, il n'y avait pas d'entraîneur, donc j'ai pris en main ces entraînements. Et euh, voilà, depuis 2006, ça dure, je le coach et je l'entraîne quand il a besoin. Et puis, et puis voilà, on est de, de, de vrais amis maintenant, et c'est une belle histoire. Ah oui, est-ce que vous avez vu son sa participation au dernier Kang Euh le, le dernier là euh, Oui, en, avec en euh, Oui, c'est ça. Oui, oui j'étais son coach euh, là-bas. Donc euh, je l'ai accompagné, c'est moi qui étais sur le ring avec lui. Et euh, malheureusement, il avait super bien démarré, il avait vraiment bien bien commencé, il avait il était motivé, il avait euh, l envie d'aller d'avant et de faire mal shit. Et euh, les 30 premières secondes, impeccable, rien à dire. Et il fonce dessus en anglaise et il le touche un petit peu. Donc euh, vraiment, il était content, satisfait. Et euh, manque de chance, il a pris un middle un middle kick de, de Sam Schilt. Il fait euh, 2m12. Et il a des jambes tellement grandes qu'en fait, euh, Jérôme a bloqué le middle kick. Et euh, c'est le genou de, de, de Schilt qui est venu percuter le foie du Jérôme. Donc euh, il a eu le réflexe de poser le genou à terre. Parce que c'est ce qu'on appelle un cœur réflexe. Quand, quand on est touché au genou... On, On se recroque on se recroqueville pour faire de sa douleur et donc il a mis le genou à terre et euh, il s'est relevé une première fois et schte avait fait preuve d'une bonne intelligence de boxe en, le, en en cherchant à nouveau le foie et il l'a trouvé avec un, un front kick un coup de pied facial et il la pile dans le foie donc j'ai rem reposé trente euh, vraiment un quart de seconde le genou par terre mais c'était trop tard parce qu'en en tournoi comme c'était le cas là en tournoi c'est euh, deux fois le genou par terre et on est éliminé. Donc Jérôme est sorti au bout de d'une minute 30 dommage, parce qu'il avait vraiment bien commencé, et puis on avait vraiment espoir qu'il fasse quelque chose de grand, donc euh, ce sera pas pour cette année, mais peut-être l'année prochaine, on verra. Et puis, euh, puis derrière, Schilt a, a gagné la demi-finale par KO au premier round, et la finale euh, également par KO au premier round, donc euh, Jérôme n'a pas ouvert cette performance. Ce, ce soir-là, Schilt était vraiment euh, au-dessus du lot, et il a d'ailleurs déclaré après le, après le combat que c'était Jérôme qui lui avait posé le plus de problèmes au niveau du, du quart de finale. Oui, ben, effectivement, c'est M. a survolé euh, cette, cette, cette année, vraiment, la compétition. Euh, même si je, je pense, euh, Banjanski l'a amené au sol, euh, ben, là, ouais, euh, ouais au, au premier round, évidemment, parce que le combat s'est terminé là, mais rapidement, Schilt a repris le dessus par la suite. Il a ouais. très dominant, il est très grand, puis il se sert bien de son allonge. Oui, voilà, 2,12 m, quand vous allez en face. Moi, déjà, je fais sparring au Pays-Bas avec des gens de 2,5 m, c'est déjà un calvaire. Donc, euh, je me dis que 2,12 m, euh, pfff! vraiment est, en plus il a un bon cardio et il sait bien utilisé. Ce n'est pas spectaculaire, il y a plein de gens qui se plaignent parce que c'est pas spectaculaire mais ça reste diablement efficace et c'est le principal moi je suis euh... surpris par sa rapidité, sa précision, puis ses coups sont ouais. très propres. Quand même souvent on voit des, des grands gaillards, on en a vu plusieurs, mais il se sert pas nécessairement aussi bien que c'est Michel de leur, de leur allonge, puis techniquement, ses rards qui sont aussi affûtés que les euh, c'est ces ouais, ouais, sûr qu'il les euh, techniquement les les reprochables On voit le jab, le jab qui met plein pot à Badrari dans la finale, là, qui fait tomber Badrari. C'est un modèle de précision, il le met plein de faces, c'est vraiment rapide et tout. Mais c'est juste qu'il est toujours sur le même rythme, il boxe toujours sur le même rythme, un peu nonchalant. Et du coup, ça n'emballe pas les combats e pas les combats et c'est pour ça que le, le public n'apprécie euh, pas euh, plus que ça parce qu'il n'y a pas de c'est toujours sur le même rythme il n'y a pas de quand'est jérôme quand c'est des qui enferme les quand ferme les gars dans le coin et qui accélère pour les faire tomber et tout avec Ch on n'a pas ça parce qu'il boxe toujours sur le même rythme et donc euh... donc il épuise et il étouffe les, les autres combattants mais ça, ça manque parfois un petit peu de le palpitant, et donc, euh, donc voilà. Et pour la demi-finale, quand il tombe chez rémi, moi je suis convaincu que c'est parce qu'il en, en avait pris une ou deux avec Jérôme dans car, et c'est ça qui, qui fait que l'an demi, il, euh, il est tombé sur le premier knock-down sur le crochet de Rémy, parce que pourtant Rémy, <rire> je me suis entraîné trois ans avec Rémy, et, est, on est, est issu du même club aux Pays-Bas, il s'est entraîné trois ans avec lui et pour avoir pris euh, très nombreux crochets, de très nombreux coups, il n'a pas il a pas euh, la foudre dans les dans les poings comme on dit. Il a il a une anglais propre et tout mais il fait, il fait pas mal. autant, il est il fait très très mal avec ses jambes Rémi, mais avec ses poings il fait pas mal. Donc euh, ça m'a vraiment étonné qu'il fasse tomber Shield euh, comme ça Vous vous avez mentionné les paybox quelques fois. Qu'est-ce qui fait qu'il il y a tellement de bons combattants debout là-bas d'après vous c'est vraiment une culture différente que nous en France par exemple. Euh, nous en France on allait deux deux galas par deux trois galas par mois de moindre importance là-bas vous avez six sept galas par semaine tous les clubs se rencontrent c'est un petit pays beaucoup de poids lourd, il y a l'émulation de la compétition tout le monde se croise tous les weekends en gala on peut boxer plusieurs fois par mois si on le veut et si on peut si on peut suivre le rythme mais donc il y a, il y a le fait c'est vraiment une une culture c'est entré à l'école quand on dit on fait de la boxe là-bas c'est normal c'est comme si presque en France on disait on fait du foot Donc euh, il y a, tous les gamins sont inscrits dans les dans des clubs de, de kickbox comme euh, comme ils disent et euh, il y a vraiment de très nombreux compétiteurs pour un petit pays c'est ça de très nombreux compétiteurs de nombreux galas chaque club doit faire son son galas donc euh, tous les euh, tous les week-ends on peut on peut on peut boucher c'est vraiment ça qui participe à, qui participe avant la, la domination des pays bas sur euh, sur le monde du, du, du pied piedpoint en poids lourd principalement parce que les, les néerlandais sont grands et lourds Euh, par exemple, il y a beaucoup moins de petits poids, en dessous de 70 kg. Il y en a quelques-uns avec les One Max, qui dominent aussi, parce que les... ils apprennent vraiment très bien à l'école et tout. Mais en dessous de 60 kg, les petits 60, 65 kg et tout, on a, on a beaucoup de mal à en trouver, parce que c'est vraiment des grands gaillards là-bas. Et, et vous habitez là-bas, au Pays-Bas, en ce moment euh, Donc, cette année, je suis revenu en France pour suivre un, une formation d'entraîneur, parce que c'est vraiment... Moi, j'adore aussi entraîner. J'ai démarré avec Jérôme, et c'est vraiment un plaisir. Donc, cette année, je suis, je suis au Pays-Bas que pour préparer mes combats. Que 15 jours ou 3 semaines avant mes combats, je vais à Amsterdam, je suis accueilli chez je suis, je suis une amie et, euh, et donc avant chaque combat je me préparais là-bas mais par contre je n'habite plus à l'année là-bas parce que cette année je suis, je suis à l'école en France. On va en parler tout à l'heure, je pense, de votre prochain combat ici du Lé pour le 6 février, si je me trompe oui. pas. On, on, oui, va pa ça. on va en parler assurément un, un peu plus tard. Mais je veux en revenir, vous avez dit que vous avez euh, eu à l'occasion, euh, eu la chance euh, ou la malchance, vous nous le direz peut-être. Euh, vous êtes entraîné avec Rémi Bonjanski. Est-ce que c'était oui. au club euh, du Vos Gym, c'est bien ça? Non, non, non, c'était euh, Rémi, il est au Vos Gym maintenant, mais à l'époque, il était au Major Gym Amsterdam. Ah, d'accord. Euh, avec André Manard comme entraîneur. Et moi, j'ai débarqué au mesurogène là-bas pour lui, parce que j'aimais bien son style à Rémi. Et euh, j'avais 18 ans, j'étais champion de France, et j'avais plus de combat en France, parce que en France, il y a des catégories de 18-20 ans, des protections de partout et tout, ça m'a un petit peu fatigué, donc je vais voir ce qui se passe aux Pays-Bas. Et puis, bah du coup, je suis, je suis resté là-bas, parce que c'était vraiment beaucoup mieux. Et donc, oui, pendant trois ans, on a été partenaire d'entraînement deux fois par jour avec Rémi, donc forcément, ça a tissé des liens. Et, euh, et moi, ça m'a fait progresser il serait d'un autre côté, c'est bien qu'il soit parti puisque j'ai pu aller aider Jérôme, parce que sinon une nouvelle histoire d'amitié qui commençait avec Jérôme et voilà. Et, et d'un autre côté, ben il serait pas parti, je j'aurais peut-être connu autre chose ou, ou je sais pas, mais bon en tout cas, c'est sûr que j'aurais aidé Jérôme si s'il si serait resté puisque puisque c'est quand même des concurrents. Ah d'accord. En fait, ils, ils se ils ils sont boxés au deux fois. Donc euh, ils sont à un d'ailleurs une victoire partout, donc c'est des concurrents donc euh, moi d'un côté je suis content que les missile ça m'a permis de rencontrer zéro mais et voilà et puis euh, bon c'est possible ça serait passé vraiment de toute façon et hey, vous, vous nous avez dit que Vous avez une espèce de vocation d'entraîneur qui vous appelle en votre qualité là j'imagine que vous avez des aptitudes déjà vous avez dit que banski bon évidemment ses coups de genoux ses jambes rapides et tout ça mais ce n'est même pas nécessairement très puissante est ce que ça ça se travaille pour un combattant ou la force là la, la, la puissance de frappe c'est pas un peu naturel c'est inné ou est ce que ça s'acquiert avec l'entraînement Ah oui, bah, bien sûr, il y a une partie innée qui fait qu'il y a des punchers ou des frappeurs, et euh, il y a une partie morphologique aussi qui rentre en contre, hein, un segment court, plus court et, et, et plus vif qu'un segment long. Donc déjà, au niveau de la morphologie, un Tyson, par exemple, était vraiment construit pour frapper vite et fort, avec des segments courts et rapides. Et euh, au contraire de ça, c'est sûr que les, les grands, bah, comme Sam Shields, comme euh, qui sont pas rapides, pas explosifs. Après c'est la mention d'explosivité, c'est euh, la, la force par enfin, la puissance, c'est la, la force fois la vitesse. Donc faut être et fort et rapide. Donc faut vraiment avoir une morphologie type. Mais euh, à côté de ça, quand qu'on n'a pas des points très très forts, on peut travailler avec le geste technique qui sera de plus en plus rapide, euh, ça va s'améliorer en, en travaillant avec euh, en musculation, encore une, il y a des manières pour développer le punch, mais euh, si on ne l'a pas dès le début ce sera toujours plus dur de, de l'acquérir avec, avec des méthodes d'entraînement. Ça reste quand même oui, assez inné. Quand même. Ici au Québec, euh, les sports en pieds et poings, ce pas nécessairement très populaire. La boxe anglaise fonctionne très bien. On a le MMA qui fonctionne bien. Mais je dois vous dire que nous, le, les pieds et poings, on n'est vraiment pas spécialisé là-dedans. On a eu Jean-Yves Cariot à un certain moment, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais c'est déjà ça fait déjà plusieurs années. Mm -hmm. Est-ce que la, la plus grande aspiration pour un, un sportif comme vous, c'est de se rendre à cette rencontre annuelle-là du K1 dès décembre, le, le gros tournoi, est-ce que c'est ça euh, Oui, ça reste quand même le, le, le grand tournoi. Donc en fait, le K1, ça fonctionne avec des tournois qualificatifs toute l'année, de, de moindre importance, où, où il y a les, ils en ressortent les huit qualifiés contre les huit qualifiés de, de l'année passée de la grande finale. Et ça donne donc la grande finale du, de début décembre. et C'est vraiment le rendez-vous incontournable de la boxe pied-point en poids lourd parce que c'est là où il y avait tout simplement les huit meilleurs du monde et, euh, et cette année encore des KO de plus de chaos, plus que d'habitude même cette année il y a eu cette euh, KO enfin ces sur cette combat dans le tournoi donc, vraiment vraiment impressionnant ces KO premier round d'ailleurs et donc euh, oui pour les pour tous les fans les, les forums les euh, tout, tout le monde regarde ce branch sur internet euh, sur la télé quand c'est quand c'est disponible et, euh, et euh, en direct donc euh, non c'est vraiment pour, pour les amateurs de pied-point c'est vraiment ce qui se fait de Ce qui est vraiment incontournable quoi c'est la grande finale du K1 début décembre on attend tout ça comme comme au Québec je suppose que vous attendez un UFC ou <rire> ou voilà et mais sphere avec les UFC vous vous en avez un par mois enfin, il y en a il y a des, des combats de comalib il y en a relativement souvent et tout alors que le K1 c'est la grande finale c'est des événements moins importants toute l'année. et la grande finale c'est début décembre quoi. donc c'est un, un peu notre cadeau de Noël euh, aux fans des pieds-poings est-ce que vous pensez que Jérôme Le Banner euh, euh, va tenter euh envie de retourner l'année prochaine encore à cet événement-là puis le remporter remporté parce qu'il a participé à de nombreuses occasions il oui, s'est rendu en 2002 il en manquait pas gros puis euh, bon, il y a eu une blessure qui l'a empêché de remporter euh, le, le prestigieux tournoi est-ce que vous sentez qu'il a encore l'envie de, de continuer encore euh, quelques années ah oui, oui bien sûr euh, Jérôme il a toujours dit hein, tant que son corps essuie, que la santé suit et qu'il euh, n'y a pas de tête physique qu'il continue, hein, il aime boxer c'est euh, pas pas une drogue mais il aime vraiment ça à monter soing ce que ça procurait tout donc il euh, n'y a pas de souci euh, encore encore au moins deux ans en tant que le corps il, il y va lui euh, lui il suit derrière donc euh, donc il va l'an prochain je pense qu'on son y sera encore et euh, cette année c'est euh, même si sa prestation était très courte euh, ça a laissé quand même paraître qu'il avait encore l'envie qu'il vraiment il allait de l'avant et tout donc euh, pourquoi pas et de toute façon on sera toujours derrière lui c'est vraiment le, la, la locomotive du, du pied piedépon en france. Donc, c'est le seul qui évolue à ce niveau-là au K1. Et tant qu'il qu pourra, il, il sera, quoi. Et nous, on sera derrière lui, bien sûr. Le moral avait l'air de, de quoi après le combat? Euh, dans le, pour Jérôme, puis peut-être pour vous autres, les hommes de coin. Moi, je veux dire, ma réaction personnelle, j'étais un peu déçu. Mais en même temps, égoïstement, j'étais presque content parce que je me suis dit, on va peut-être avoir la chance de voir Jérôme Le Banner pour un combat de MMA. Comme il nous avait peut-être la laissé présager, soit le 31 décembre... Puis euh, nous notre grand soin évidemment c'est de le voir ici à montréal parce qu'il y aura un événement du UFC au mois de mai euh, mais... alors ben, dites nous comment euh, jérôme Levanère a réagi après cette défaite là ben, comme vous avez dit hein, on était soit lui ou nous on était tous très déçus et député de de la prestation non parce que queil avait bien commencé mais on eu manque de chance, parce que là c'est vraiment un manque de chance il prend un coup euh, un coup qui est bloqué et qui glisse euh, qui glisse et du coup le c'est encore pire. Donc il était il était déçu de ne pas avoir pu tout donner euh, d'avoir été sorti euh, si rapidement ça devait être la première fois qu'il sortait si rapidement euh, dans un cas. Donc il vraiment très déçu, lui était déçu mais bon c'est c'est bon c'est de déçu quand on est déçu c'est que justement on a, on a vraiment euh, on veut vraiment bien faire et s'ils si, si s'en foutaient qu qu'il n'ait pas ça bon bah il serait pas déçu j'ai c'est ah, bon c'est bon, passé entre la maison et tu voilà. là il était vraiment déçu donc ça ça veut tout dire et puis euh, mais mais pour le pour les combats là c'est ça, ça lui il faut demander le 31 décembre je sais pas ce que ça donne je sais pas s'il si, euh, si va au dream enfin au, au K1 Dynamite ou pas je, je sais pas ça il faut voir ça mais euh, c'est sûr que lui il a toujours euh, la motivation et de la MMA ça le tente aussi un petit peu hein. Quand on a fini la boxe, les entraînements, quand on en a marre et tout, on se met au sol et puis on tourne un peu au sol, euh, on aime bien ça, on est joueur, puis quand on fait de la boxe plusieurs heures par jour, il arrive à un moment, on a un peu marre, donc c'est souvent qu'on s'attrape par terre et puis, euh, <rire> et puis on se fait des clés, etc. Dans les prochaines années, là bon, euh, c'est Michel, je pense, qui a quand même dépassé la mi-trentaine. Il euh, a 36-37 ans, si, si je ne m'abuse. Est-ce que vous voyez un combattant? Euh, nous, on voit peut-être Bader Harry qui semble ouais. très talentueux, peut-être un peu fouilleux. Et euh, lorsqu'il va avoir écrit sa pleine maturité, Je pense que ça va peut-être être le, le successeur à à, à Cés mais vous évidemment, vous voyez ça beaucoup près de nous. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à vraiment donner de la difficulté à Cés Michel dans les prochaines années bah, oui, comme vous dites euh, comme vous dites Valérie il est vraiment euh, il a technique, rapide, puissant que euh, c'est la, la prochaine grande star du tir, je pense, comme tout le monde s'accordait à dire. Et euh, il y a toute une nouvelle génération avec Zimmerman, avec, euh, avec Saki, avec Aref qui, qui est pas très vieux. Des petits poids lourds, des poids lourds pas, qui ne dépassent pas les 150 kg, mais qui sont vraiment euh, rapides et puissants. Et donc ils sont en train d'arriver, moi j'espère en quelques années, pouvoir euh, poser de, de, du fil à retordre à semi-fil. Et puis, euh, puis voilà, quand la nouvelle génération va pas s'en faire, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est vraiment très prometteuse. Et, euh, et voilà, dans, dans l'immédiat ça va être pas Badrari. Est-ce qu'il va rester en place aussi longtemps que Sam Shield Déjà, c'est la quatrième fois que Sam gagne le, le tournoi. Je pense pas que Valarie gagnera aussi facilement que Sam Shield, euh, a pu le faire. Est-ce que la, la, la venue d'Alistair Overeem, qui a participé à son premier K1, je pense qu'il même il n'y a pas beaucoup d'expérience nécessairement euh, sur les sports pieds et poings. C'était son quatrième ou cinquième combat, euh, je pense. Euh, Est-ce que ça, pour les gars comme, comme vous, qui vous entraînez depuis longtemps, spécifiquement pour ce sport-là, euh, qu'est-ce que vous pensez d'Alistair Overeem? Ben, euh, l'Istar Overeem, il est, est néerlandé, donc il Donc le pied-point a commencé par ça et c'est pas une surprise de le voir à ce niveau-là on m'aurait parlé d'un russe qui faisait du sambo qui arrivait, euh, j'aurais trouvé ça bizarre mais à l'hystère ça me surprend pas du tout parce qu'il suit de l'école des Pays-Bas et aux Pays-Bas on a, on commence par le pied-point donc même s'il si est, est très fort au sol euh, je suis convaincu qu'il a travaillé de nombreuses années son le pied-point la Golden Glory avec des sparring comme comme Zimmerman, comme Saki, comme Krafs, euh comme Schild donc donc il a bossé son pied point comme vraiment n'importe quel lequel combattant de pied point leur fait. Donc je suis pas du tout je peux du tout surpris de le voir à ce niveau-là avec si peu de combat de pied point parce que c'est une c'est vraiment une tradition aux Pays-Bas et même s'il est combattant de MMA, euh je suis suis convaincu qu'il travaille autant le pied point que nous nos autres combattants les combattants 100% pied point. Donc vous avez surprise il y pas l'air d'un imposteur là, vous avez tout à fait raison euh, il, il, il semble avoir les qualités requises effectivement pour oui. pour performer à un haut niveau mais nous euh, de loin on, on l'a vu aller depuis quelques années euh, en MMA surtout mm -hmm. puis on, on a quand même senti euh, une espèce euh, il, a, il a pris beaucoup d'ampleur dans les années combattait à 205 livres en, <rire> en MMA et là Oui, c'est une vraie bande dessinée, peur. il peur. Il ressemble à un dessin animé, tellement il est, tellement il est musclé et, et sec. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il, je ne sais plus combien il a été pesé, là, je pense, 77 ou 78 kg Alors que oui, il boxé dans les moins de 93 kg il y a peu plus d'un Donc, c'est vraiment une métamorphose surprenante. Est-ce que ça, vous pensez, euh, comme euh, en qualité d'entraîneur, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous euh, conseillerez un de vos combattants plus tard de prendre beaucoup de masse musculaire comme ça, peut-être perdre un peu de flexibilité, avoir peut-être une meilleure force de frappe, mais perdre la rapidité. Euh, qu'est ce C'est quoi votre idée euh, tant qu'à avoir une masse musculaire? Alors, je pense aussi? que, déjà, ça a été fait, à mon avis, ça a été fait euh, trop rapidement, parce qu'il est vraiment... Bon, il bossait à 93 kg mais il, est, il devait coûter, comme on dit, pour, euh, pour boxer à ce poids-là. Il était toujours aux alentours des 100 kilos. Et là, il a vraiment pris une grosse prise de masse en peu de temps. Et techniquement, on le voit, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Moi, il me régalait quand il était au Pride, qu'il était euh, agile, avec des coups de, de genoux sautés aussi, très rapides, euh, des, des, une Anglaise rapide et tout. Là, on ne l'avait aucun. Il est, il est surpuissant, mais euh, contre Badr Harry, par exemple, il était vraiment complètement statique. Donc, je pense que soit ça a été fait trop vite, soit ce n'est pas un style qui lui, qui lui correspond mieux. Parce que là, maintenant, sa, sa boxe n'a plus rien à voir. Ça a complètement changé sa boxe. Il est statique et on dirait que techniquement, il a régressé. Avec tout avec tous ses, ses muscles, on dirait que ça l'a fait régresser techniquement. Donc, euh, il faut juste prendre du poids, oui, mais le faire intelligemment. Euh, en, en Sans laisser la technique de côté et puis et puis sans, sans aller vers l'excès. Parce que là, c'est un petit peu excessif, quand même, moi, je, je trouve. Euh, ben, maintenant, on va parler euh, on va parler de vous, euh, Brice Guidant. Euh... Qu'est-ce qu qui, qui a fait en sorte qu'un jour, vous êtes dit que vous aviez envie de pratiquer ce sport-là, et pas dans, non seulement de le pratiquer, mais d'en faire une profession? J'ai commencé tout, tout jeune la boxe à 10 ans, euh, avec les films de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, et puis euh, on, a une, on a une chaîne française, Canal+, qui, qui diffusait tous les galas de boxe thaïlandaises euh, qui avait, euh, qu avait lieu en, en Thaïlande. Donc avec tout avec tout ça et puis euh, j'avais quand même un surplus d'énergie à l'école donc on m'a inscrit à boxe et ça a tout de suite été un plaisir et puis vu, vu mon gabarit euh, vers 13 ans je me suis déjà retrouvé dans les dans les cours d'adulte donc ça a vraiment été euh, pas une révélation mais j'ai vraiment apprécié chaque, chaque mouvement des cours de boxe et puis euh, et puis à l'âge de, de 16 17 ans quand j'avais des bons résultats en compétition j'étais champion de france junior champion de france calais je me suis dit bah tiens pourquoi pas aller plus loin et puis euh, et puis pourquoi pas carrément faire mon métier et en vivre Donc, euh, donc, ça a vraiment été une volonté euh, tout jeune. Et puis et puis voilà, puis après, je suis parti au Pays-Bas pour pouvoir réaliser justement mon rêve, parce qu'en France, c'était quand même assez difficile, très difficile même. Donc, je suis parti au Pays-Bas, et puis de, depuis que j'ai 18 ans, j'étais au Pays-Bas et je joué de la boxe. Et donc voilà, c'est vrai je vous dis de ma passion, c'est ce le plus beau. Quoi. Vous avez maintenant 24 ans et euh, vous avez parlé de votre gabarit. bien ça, ça ça donne quoi? Là? Vous êtes dans les 6 euh, pieds 4, je pense. Euh, donc, ça doit faire 6 pieds 6, avec 97 98 donc 6 pieds 6, et euh, je suis à 100, 108 kilos, 107, 108 kilos. Ah, d'accord. Vous avez rapporté votre dernier combat euh, face à à Mourad Bouzidzi, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Je suis d'accord, il y d'ailleurs Mourad Bouzidzi, un redoutable adversaire, qui boxe d'ailleurs Badrari pour le titre showtime de l'organisation Jeux boxé et boxe Badrari en février. Donc, oui euh, j'étais censé être la répétition, moi, je... <essionnels> de Valérie, vu que je ne même taille que Valérie. On m'avait appris pour faire la répétition un peu de, de son combat contre l'arbre. Et puis, ça s'est pas passé comme il l'a souhaité puisque puisque c'est moi qui ai gagné. Je peux dire qu'il m'avait un peu énervé à la conférence de presse, parce que je connaissais bien, Mourad, on s'entraînait euh, de nombreuses fois ensemble au Mejiro et chez Peter Hertz aussi, puisque je m'entraînais chez Peter Hertz euh, avec lui de temps en temps. Et euh, le jour de la conférence de presse, il a été euh, il a été assez arrogant et désagréable en, en faisant la tête à tête. Et, et voilà, donc ça m'a un peu énervé, donc j'ai voulu vraiment Le, le battre le lendemain et c'est ce que j'ai fait donc vraiment très satisfait. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça pour vous intimider Ouais parce que il a vu dès, dès le début il a vu que j'étais moi super relax à la conférence de presse euh, ouais, moi je suis euh, la boxe c'est ma passion je vois pas ça comme un métier ou autre c'est vraiment ma passion ça, ça, ça m'amuse et je prends du plaisir et donc euh, il a dû voir que que j'étais vraiment détendu c'est peut-être énervé parce que au moment s'est retrouvé tous les deux dehors je suis alors détendu qu'est-ce qui se passe on est toujours on est toujours pot pas de souci on va faire un bon break et puis, voilà. Et euh, toutes ces phrases ça a dû l'énerver parce qu'il a dû trouver que j'étais trop relax. Est-ce que vous avez et... eu l'occasion d'échanger quelques mots euh, après votre victoire? Ah oui, après ma victoire, je suis allé le voir dans les et, euh, bon Il n'avait pas <coughs> tellement envie de parler, hein, ça peut se comprendre après une défaite. Donc, euh, il m'a juste souhaité bonne continuation et puis, euh, puis voilà, qu'il n'y ait aucun souci entre nous. et Voilà quoi. Il dire aussi que Bouzidi a, a remporté un combat euh, il y a quelques temps face à Errol Zimmermann qui faisait partie des huit euh, participants au euh, K1 euh, Grand Prix. Et là, Fred, je pense qu'il t'a une question. Oui, ben j'allais juste... Euh, je voulais savoir, vous avez mentionné partir à 18 ans aux Pays-Bas. Comment comment votre famille, tout ça, a réagi? Parce que c'est quand même un jeune âge pour partir dans un autre pays. Oui, bien, ils ont, ils ont bien réagi. Ils ont vu que c'était ma, ma passion. Il y en a qui font des études, qui partent... Euh des universités montaines donc ça moi je suis parti aux Pays-Bas pour du pied-point euh, ça a été ça a été bien pris je suis sont fiers de moi que je sois que je sois boxeur et puis puis voilà ça peut au début je suis allé au camping et je suis vraiment en partie à l'aventure et donc euh, donc ils ont apprécié ma détermination et ils ont vraiment vu que c'est ce que je voulais faire donc il a eu aucun souci de ce, ce côté-là Vous avez eu du support d'abord Ils vous ont supporté dans dans votre décision tout au long Oui oui, oui. il y a vraiment eu aucun moment où ils m'ont dit euh, pour nous plus rester ici ou quoi que ce soit, ils toujours m'ont toujours supporté et puis ils ont jamais euh, posé un veto ou quoi que ce soit, ils m'ont toujours pas. Oui. Et une fois là-bas en, en jeune homme de 18 ans, ça ça devait pas être facile non plus ou est-ce que vous aviez quelqu'un pour pour vous aider euh, j'ai oui dans la famille de, de la boxe, ça c'est quand même c'est quand même assez spécial parce que tout le monde est prêt à des Et donc, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver des, des gens qui m'ont aidé. Mon petit Léonard, un copain albanais, beaucoup d'expatriés aussi euh, aux Pays-Bas. Donc, on avait euh, ce qu'on appelait une « French team » avec un Albanais qui, qui avait appris à parler français, qui parlait bien français, un Belge, un Luxembourgeois. On s'est retrouvé tous ensemble, donc on s'est serrés les coudes, on a pris un appartement ensemble et tout. Et puis, euh, tout ça a fait que je suis allé là-bas, après, dans, dans de meilleures conditions. Est-ce que l'autre vos objectifs serait peut-être éventuellement, je sais pas, honnêtement, je connais pas assez les installations en France, Mais est-ce que ce serait de pouvoir recréer cette espèce d'ambiance et cette espèce également de support technique que vous avez retrouvé euh, à, aux Pays-Bas et de mettre ça en France, euh, de mettre ça dans les structures françaises éventuellement? Ah, c'est vraiment très compliqué dans la mesure aussi où la France est vraiment un grand, grand pays, beaucoup, beaucoup plus grand que les Pays-Bas. Donc, euh, tout est éloigné, tout est éloigné. Là, si je veux faire construire en France, si je veux faire sparring avec un poids lourd, le plus près que je trouve, c'est... Euh, C'est à Paris, à 400 km de chez moi, ou Jérôme à 350. Donc, tout éloigné, c'est vraiment moins facile. Et puis, on a moins la culture de, de boxe. Donc, ce serait beaucoup plus difficile d'avoir le même état d'esprit, la même structure que que qu'on peut trouver au, au Pays-Bas. Ici, c'est vraiment, vraiment compliqué en France. Parlons maintenant de votre prochain combat, euh, qui se déroulera le 6 février à, à Dijon, au Palais des Sports. Je pense qu'ici pour il y a un titre à l'enjeu qui est le championnat d'Europe de moins et des poids lourds voilà c'est ça box le champion d'allemagne je boxe le champion d'allemagne pour, pour un championnat d'Europe donc je suis content que ça se passe en France à dix j'ai des amis qui vont pouvoir venir je m'entraîne bon lancement dur pour ça mais bon donc, comme comme j'ai dit je retourne à l'école. donc il faut que je joue entre l'école et l'entraînement c'est pas toujours facile mais, euh, mais je mal de touch progresse et puis euh, puis je pense que plus qu'moi ça va ça va vraiment être une une révélation de pouvoir je pourrais montrer à mes amis français parce que j'ai déjà boxé deux fois en France cette année mais enfin, l'année passée c'est pas très très bien passé parce que j'étais arrivé blessé j'avais gagné j'avais gagné mais j'avais été au cœur de de très gros bon combats donc là j'espère me rattraper faire faire un grand combat et puis remporter le titre euh, euh, euh, votre moment intense de l'entraînement spécifique pour Martin euh, son nom c'est Martin Jeanne je pense ouais, C'est ça va être ce que c'est déjà fait là, ce, ce moment intensif là d'entraînement face à Martin Mar Jeanne ou ça va venir euh, c'est à quel moment de votre préparation que ça va être le plus intense? Ouais, le plus intense c'est euh, entre euh, je dirais entre 5 et 5 et 3 semaines de deux, deux semaines entre 5 et 3 semaines de, de l'événement là on est vraiment au pic de l'intensité pour après euh, couler un petit peu et puis le récupérer et bénéficier d'une d'une surcompensation au niveau, au moment du combat donc euh, les deux dernières semaines sont beaucoup plus relax on divise la, on divise la charge d'entraînement presque par deux mais de, ouais, entre la cinquième semaine et la troisième semaine là, on est vraiment en plein, plein donc c'est physique donc j'espère me retrouver au Pays-Bas à ce moment là si l'école me, me, me laisse y aller et, euh, voilà, bon, beaucoup de sparring moi je fonctionne beaucoup avec le sparring j'ai besoin de sparring pour, pour pour mes automatismes tout ça Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va vraiment bien dérouler. Est-ce que ça, vous le connaissez bien, cet adversaire-là Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des vidéos Oui, j'ai vu une ou deux vidéos. Ce n'est pas un gabarit très impressionnant. Il fait 1m92 pour une bonne centaine de kilos. Euh, il est pas mal, il est pas mal. Il, il est assez explosif quand ça part. Euh, il accélère vraiment quand, quand il part avec les poids. Mais, euh, mais bon, j'ai mes stratégies et euh, je pense, en toute honnêteté, qu'il est moins bon que Bouzidi. <rire> donc de, là-dessus, ça m'a vraiment porté en confiance de, de battre de Bouzidi, battre qui avait d'ailleurs eu battu, comme on a dit, Zunerman, qui n'avait participé deux fois au cas 1. Oui. Donc là, euh, oh, je suis vraiment en pleine confiance là. Et puis, euh, pas trop, j'espère, mais, mais je, pense que, je pense que ça va le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, euh, après avoir affronté euh, Bouzidi, qui va avoir un combat de championnat face à, à Badr-Herry prochainement Ben là d'affronter quelqu'un un, un excellent combattant évidemment ça va de soi mais quand même si on regarde sa fille sur si on regarde son parcours peut-être euh, un peu moins euh, qualifié que Mourad de est-ce qu'il a pas un danger là justement d'arriver là puis de ne pas être préparé comme peut-être euh, à son oui. maximum Non, le, le danger c'est de sous-estimer ses adversaires et euh, je fonctionne pas du tout comme ça là ça m'a apporté de la confiance de, de battre bouzilli mais en aucun moment je à aucun moment je sous-estime martinal ça m'est arrivé une seule fois de, de sous-estimer un adversaire et du coup j'ai perdu ça a été ma première défaite et par chaos en plus donc depuis euh, depuis ça c'était en 2005 je sous-estime personne. Donc, euh, donc, voilà, on, je vous dis, j'ai fait l'erreur une fois. Pour une, pour une revanche, un gars que j'avais déjà battu, je me suis dit, bon bah c'est bon, les doigts dans le nez, j'ai déjà battu, et euh, j'avais l'avais sous-estimé. Paf, première défaite, j'ai jamais perdu, donc un euh, moment assez dur à vivre. Et, euh, et voilà, et donc depuis, euh, chaque combattant, pour moi, est au top, et je, je sous-estime jamais personne. Votre plan de carrière, c'est quoi? À quel endroit vous vous voyez, là, dans les, disons, dans 5 ans, là, Brice Guidon, euh, votre objectif, ce serait d'être où? Donc, euh, dans cinq ans, j'espère être euh, au carin, bien sûr. Mais euh, moi, comme je vous dis, le, la boxe, c'est vraiment ma passion. Je n'ai pas, pas de, de plan de carrière tout tracé. Je vis vraiment euh, combat après combat euh, pour me faire plaisir, hein, engranger un maximum de plaisir. Euh, je veux développer aussi bah, une société de, de, de coaching, de sparring partenaire. Donc, tout, tout ça, c'est des projets qui me tiennent à cœur. J'espère ça ne pas prendre le pas sur les combats, je vous dis, j'adore toujours boxer et tout, et puis, et puis voilà, j'espère vraiment, vraiment dans 5 ans être au top et pouvoir jongler avec et une, une activité à côté qui, qui me permet de vivre et d'aborder les combats sans pression, parce que quand vous, quand vous misez tout sur, sur les combats, sur la boxe pour, pour vivre, pour manger, c'est vraiment délicat, donc j'espère avoir développé une activité qui puisse me, me permettre d'envisager de, l'avenir assez sereinement, et puis à côté de ça, me préparer toujours à fond pour, pour des combats et non ça grand, j'espère que je serai lui un des finalistes du car. Euh, ça. Jean, dans, dans les diverses entrevues qu'on fait, j'ai souvent l'impression qu'on que les différents combattants ils disent que plus important que les championnats, c'est d'atteindre leur propre but. Est-ce que c'est le cas Oui bah oui oui, c'est sûr que la il y a pas que la boxe dans le lit, comme on dit et puis euh, Mais, mais de se tester en tant que combattant ou d'atteindre un nouveau niveau, toujours. ou le, le championnat n'est peut-être pas aussi important que, que justement se prouver à soi-même qu'on peut atteindre un nouveau niveau? Oui, mais c'est surtout c'est une manière un petit peu détournée d'évecuer un peu de pression. Parce que vous savez, quand on, dit, quand on se met une pression de fou pour, pour atteindre un objectif, c'est toujours dangereux. Parce que si on ne l'atteint pas, on se démotive. Euh, si on l'atteint trop facilement, c'est quoi après Donc, c'est toujours toujours assez difficile de d'avoir un objectif et de tout miser sur un championnat, par exemple. C'est vraiment très difficile au niveau de la pression et tout. Avoir quelque chose et avoir d'autres buts aussi, ça nous permet un petit peu de, de penser un peu à autre chose. Quand vous êtes boxeur prompt, vous pensez à la boxe 18 heures sur 24. Quand vous dormez, encore, vous n'y pensez pas. Donc, c'est pour ça, c'est toujours un moyen de d'évacuer un peu de pression et puis de penser à autre chose. ouais moi, je pense que... Euh, suite à ce que vous venez de dire, là je pense que peut-être, bon, euh, je dis ça comme ça, là, mais une des choses, peut-être la meilleure chose à faire, c'est peut-être évidemment de viser toujours le plus haut, d'avoir un objectif, euh, évidemment, le, le plus haut. Mais ce que je, je ressens aussi de ce que vous nous dites, ce qui est pas mauvais, puis je pense que c'est euh, un très bon point que vous apportez, c'est d'avoir également d'autres objectifs, de ne pas tout mettre ses oeufs dans le même panier. Ouais. Voilà, ouais. c'est exactement l'expression. Oui, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, euh, par exemple, pour ma part, je jamais eu autant de, de bons résultats que depuis que j'ai un, un, un plan, je j'ai développé une société, que je suis une formation, que j'ai d'autres trucs en tête que, que la boxe. Quand je me concentrais 100% à la boxe, j'avais deux entraînements par jour. Entre les deux, je dormais, je ne faisais rien. Je regardais des vidéos de boxe, etc. Et ben, je réussissais pas forcément mes meilleurs combats. Alors que depuis euh, cette année là où j'ai vraiment d'autres choses en tête que la boxe la boxe' plus que 50% ce qui est toujours énorme mais environ euh, avec 50% de, de mes pensées etc et j'ai le temps de... enfin, en 2009 j'ai ce euh, qui combat 5 victoires euh, donc c'est vraiment une belle année et alors que j'ai pas euh, j'ai pas pensé à la boxe euh, à temps à temps complet et, et puis votre société vous voulez l'opérer où euh, à quel endroit vous aimeriez avoir, implanter bah au Québec on aurait grandement besoin de quelqu'un je pense de, de calibre parce qu'on a quand même des gens qui font du kick kickboxing mais mm -hmm. on, on en a besoin quand même des gens peut-être de l'extérieur euh, qui pourraient venir ici on, on vous accueille les grandes portes ouvertes euh, ah, c'est gentil oui, prévu, moi c'est prévu de mon côté aussi d'aller se terminer au, au Canada voir comment ça se passe et principalement au Québec et euh, ensuite moi je c'est toujours pour me rapprocher un peu de ma famille tout ça je voudrais avoir être basé en en France mais toujours euh, offrir des séminaires euh, à l'étranger, euh, proposer des stages euh, fonctionner en partenariat avec des avec des clubs pour proposer des stages euh, soit au Canada, aux États-Unis, ouais, un peu partout. Et puis et puis voilà quoi donc je serai basé en France mais j'espère si, si ça marche comme je souhaite, j'espère vraiment pouvoir euh, pouvoir aller un peu partout et notamment au Canada aussi. partager un peu vos connaissances un peu partout ouais. à travers le monde euh, puis le Québec en aurait grandement besoin euh près président pour terminer là peut-être quelques petites dernières questions pour terminer ça en beauté vous avez parlé de Jean-Claude Van Damme et Brossley qui sont ceux qui ont fait euh, fait en sorte euh, d'avoir euh, déjà un petit goût pour les arts martiaux Jean-Claude Van Damme apparemment euh, on pourrait le voir en 2010 faire un combat face à un thaïlandais qui est pas piqué des vers Qu'est-ce que vous pensez de ça, un véritable combat euh, À 49 ans, Jean-Claude... -ce ouais, vous... tout, tout ceci me plonge dans la perplexité la plus ouais. complexe, parce que, bon, il faut dissocier quand même le cinéma d'une vraie carrière sportive. Jean-Luc euh, Donner a donné une vocation à de nombreux, nombreux, nombreux, nombreux gamins qui sont venus boxeurs, mes potes, quand, dès qu'on parle et tout, euh, tout le monde connaît kickboxer, blood sport. Euh, tout le monde connait ses films, maintenant ça reste du cinéma euh, Vandam, il a fait que du, du karaté contact si, si, si je ne m'abuse et donc euh, donc ça, il faut pas qu'il oublie que c'était quand même un acteur, une star du cinéma qui faisait des combats chorégraphiés là Monty Soloring a 49 ans contre un contre un Thaïlandais euh, pas des moindres en plus, je pense que c'est risqué et on dit wait and Six. Je sais pas si ça va se faire et si ça se fait à mon avis ça pourrait être très très glorieux pour pour Graham parce que parce que ça reste un acteur et ils sont lui enlever aucun mérite ou quoi que ce soit. C'est pas un boxeur professionnel. Donc euh, même lui il faisait du karaté, c'est pas de la boxe thaï, contre un thaïlandais, j'espère qu'il va apprendre à bloquer les low parce que <rire> parce que sinon ça va être périlleux pour lui ouais, moi je pense on frôle la limite entre le courage et peut-être l'inconscience mais en... Une chose est sûre, c'est que nous aussi au Québec, euh, en France, en Belgique, un peu partout, euh, puis même les Américains, Jean-Claude Van Damme e euh, quand même fait en sorte que beaucoup de euh, de jeunes un peu comme euh, comme vous Brice euh, qui ont eu le goût des armesatio grâce à Blue Spark Kickbuster et tous ces films qu'il a fait euh, Jean-Claude Van Damme a été euh, un, un, pr un précurseur ou euh, un initiateur pour plusieurs jeunes et euh, là honnêtement c'est une drôle d'idée mais quand même ça pique la, la curiosité de tout le monde on, on a bien hâte de voir ça si ça se fait puis on, on lui souhaite de s'en sortir euh, vivant évidemment. <rire> question aux urgences. Donc euh, on va voir déjà si ça se fait parce que moi je pense qu'il y a du gros buzz autour de ça et que au final euh, ça sera un peu emmouillé que que ça va pas se faire maintenant si ça se fait tant mieux tant mieux pour tout le monde mais ça euh, <rire> part pour Jérôme <rire> pour, pour Jean-Claude mais euh, mais bon voilà c'est moi je pense que c'est vraiment un gros buzz et que ça sera pas après on va voir ou alors une démonstration mais un vrai combat avec des coups de coude sans projection que Moi, pour moi, je pense que tant qu'il qu n'y a pas de concret, je, je dis que ça ne se fera pas. Mais si jamais ça se fait, oui, vraiment, bonne chance à lui et j'espère qu'il s'entraîne correctement. qui m'appelle pour que je donne des <rire> des cours et que je t'aime mes pas de l'ours, c'est bien. <rire> mais euh, mais oui, qui qu prennent ça sérieusement parce que si effectivement, ils monte sur le règne comme ça, oui, comme vous dites, c'est entre l'inconscience <rire> et le courage. quoi <rire> euh, Fred, peut-être une question pour terminer? Non, je veux juste vous remercier beaucoup de votre temps. On a passé un excellent moment avec vous ici. C'est moi qui vous remercie. Hein. Pareil, l'excellent moment a été partagé. C'est très agréable. et puis, euh, puis bon, J'espère vous croiser bientôt au Québec. Oui, on vous attend. Puis, euh, on, a, on va suivre également votre prochain combat. puis euh, J'espère qu'on aura l'occasion de, de s'en parler euh, par après. Une belle victoire face à l'Allemagne. Bon, J'espère aussi. Je vous remercie en tout cas. Puis, euh, puis À bientôt. OK, merci. Au revoir. Au revoir.